Innocent Biboniman assure la mise en onde. Nous sommes lundi 3 octobre. Madame, Monsieur, bonjour. Voici les grands titres de cette édition. Seuls cinq jeunes de la province Abouloudi ont passé ce lundi le test intellectuel de sélection des candidats officiers de la police nationale. Vous l'entendrez Dans cette édition, on ira dans les communes de Mutaho et Gitega où on vous parlera de l'appréciation quant à l'orientation des élèves batois. Et dans la chronique euh, sportive de ce lundi, on vous parlera de l'organisation des compétitions interministérielles. Rebonjour et bienvenue. La radio de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 une superficie de plus de 720 hectares et une réservation des gares ferroviaires de et Rutegama d'une superficie de 400 hectares. La zone du projet total couvre une superficie de plus de 1120 hectares et c'est en commune Kayogoro. De la province Makamba, euh, en province Rutana, dans les communes de Wukemba, Giharum, Hinga, Kayover, Rutana et Musongati. et en province Gitega, le tracé ferroviaire passera par les communes Itawa, Makewuko et la commune Gitega. Rendons-nous cette fois-ci en province de Boubanza où il y a eu des échauffourées euh, qui ont éclaté le matin de ce lundi entre des cultivateurs de coton et des cultivateurs de canne à sucre euh, des champs appartenant à la société Tanganyika Sugar Company et c'est dans la localité de Chabiza. Euh, plus de précision, nous sommes en ligne avec notre correspondante en province et boulanger Caritas Kawaniana. Vous m'entendez oui, nous, nous vous recevons à 100 Oui, euh, oui vous nous recevez à 100 espèces. Où est-ce que vous êtes présentement situé, espèces Oui, pour le moment, je suis dans la réserve naturelle de la Rococo, dans la localité communément pérenne, Chaviza, où, où on s'est éclaté de, de chauffer ce matin entre. Grands 500 cultivateurs de coton regroupés dans des coopératives et les cultivateurs de canne à sucre de la société Tanganyika Sugar Company. Donc ils avaient des roues, comme, comme je les vois même maintenant, ils ont des roues, des bâtons, des machettes et ils se regardent en chien de faïence. Donc c'était de deux au matin, deux blocs opposés. Oui, vous... Alors, mm -hmm. un, tra un tracteur de la société Tanganyika Sugar Company qui voulait cultiver a été empêché et beaucoup d'herbes sèches ont été déposées sur ce tracteur avec euh, apparemment l'intention de le brûler selon certains contacts sur place. Heureusement, et, et les militaires basés dans la Rococo ils sont vite intervenus et ils ont pu éviter le pire. Oui, Spes, oui. Oui, oui. tu parlais des échauffourées de deux blocs qui se regardent dans le champ de faïence. Et c'est pour quel motif Qu'est-ce qui fait qu'il y ait deux blocs, ces oui, deux blocs Il, il, il s'agit d'un conflit foncier. Mm -hmm. euh, il il s'agit d'un conflit foncier. Les, les, les, les ouvriers de la société Tanganika Sugar Company, euh, qui cultivent la canne à sucre dans Arukoko, disent que euh, c'est leur propriété. À autour de 1200 hectares. Mmh. Alors, la même propriété a été cultivée par des cultivateurs de coton. Alors, euh, ce matin, ils se sont rencontrés sur le même terrain et vous entendez que ce n'était pas facile. Ils ont... Alors, les, les forces de l'Eldre ont pu séparer les deux blocs et, et un peu plus tard dans la journée, les autorités sont arrivées, le directeur général de la Congelco et les agronomes de la et également, l'administrateur de Gihanga, pour apaiser la situation. Les autorités ont demandé à ceux de Tanganyika, de montrer le document d'accès de 1200 hectares afin que le reste de terrain soit labouré par euh, les cultivateurs de la Cozelco. Donc c'est un travail qu'on va faire euh, dans deux ou trois jours pour vérifier les documents et pouvoir séparer les deux blocs. Ah, D'accord. Il y a eu donc présence des administratifs et de ces uh, des agents des forces de l'ordre qui ont pu, uh, disons, uh, mettre de l'ordre, qui ont pu départager un tout petit peu uh, ces, ces, ces deux blocs, si je te comprends bien. Oui, ils ont pu apaiser la situation, sinon ce, ce n'était pas facile, parce qu'il y avait les militaires qui, qui, qui étaient euh, entre les deux blocs depuis le matin, c est, c est... C'est un peu plus tard que les autorités ont pu prononcer des mots d'accès pour, pour que les, les cultivateurs puissent rentrer. Et pour le moment, je les vois rentrer. Et les cultivateurs de la canne à sucre sont en train de rentrer. Et les cultivateurs de coton également sont en train de, de rentrer. Mais les militaires restent entre les deux parce qu'ils peuvent. Ce chemin est même en cours de chemin. Et je vois les militaires les accompagner jusqu'au niveau de la route Goutroné, la route Boudjougoula-Logonde. Merci, Spès, pour toutes ces précisions. Sûrement que nous reviendrons sur ce dossier dans nos éditions de demain ou, de, ou après-demain, vu que euh, c est, c est, c est, ces documents vont être analysés d'ici deux à trois jours. Merci, Spès. Merci à vous. Mm -hmm. Quittons la province Bubanza, c'est l'ouest du pays pour nous rendre au sud en province Bururi où il y a eu passation ce lundi euh, du test intellectuel de sélection des candidats officiers de la police nationale dans cette province. Cinq jeunes ont passé ce test et sur 23 qui s'étaient fait inscrire au moment où c'est la première fois que moins de 10 candidats passent ce test dans la province de Bururi. Ceux qui étaient chargés de l'inscription dans cette province font savoir que la majorité de ces candidats qui s'étaient fait inscrire n'avaient pas la note fixée par le ministère de l'Éducation nationale pour entrer dans les universités une des conditions pour passer ce test de sélection de points avec Zenon Zambiman. En province de Brouli, la passation de ce test de sélection des candidats officiers de la police s'est déroulée le matin de ce lundi au commissaire provincial de la police. Cinq jeunes ont passé ce test qui était composé par les épreuves de mathématiques et de français. Du Venday, les chef de cabinet du gouverneur de la province de Brouli et le commissaire provincial de la police à Brouli, colonel de police, Manila ont d'abord montré les candidats que les enveloppes qui contenaient ces épreuves étaient fermées. Avant de commencer la distribution des questionnaires, ces cinq jeunes qui ont passé ce son test sont tous des Hutu de sexe masculin sur 23 qui s'étaient fait inscrire au moment où c'est la première fois que la province d'Obrouil présente moins de 10 candidats à ce test de sélection des candidats officiels. Les chargés du recrutement à Brouil nous ont fait savoir que la majorité de ceux qui n'ont pas été présélectionnés n'avaient pas eu la note fixée par le ministère de l'Éducation pour entrer dans les universités publiques, une des conditions qui était exigée pour passer ce test qui s'est déroulé sur lundi au chef-lieu de toutes les provinces du pays. Vous saurez que le test physique pour les mêmes candidats est prévu ce mardi. Dopi Bururi, c'est Lanzabimano pour la radio Isanganiro. De Bourjoli, au sud du pays en province, c'est au centre du pays pour parler d'éducation des élèves bateaux orientés dans les écoles. Un régime d'internat, de même que leurs parents dans cette province, apprécient la mesure du ministère de l'Éducation leur permettant de fréquenter ces écoles avec 36%. Ces élèves trouvent que cette mesure leur, euh, va leur faciliter. L'apprentissage et les directeurs des écoles, régime d'internat qui ont accueilli cette catégorie d'élèves, saluent cette mesure. Les détails avec Moïse Misago. Tous les élèves batois de la province Gitega qui ont été orientés sont au nombre de 18. Ceux qui sont au lycée technique Christ-Roi-Domouchacha et, et école sociale Ekoso, toutes et deux la commune et province Gitega ont accueilli favorablement cette mesure, disent-ils. J'apprécie cette mesure car. Ils ont pensé à nous pour faire l'école à régime d'internat. Nous étudions à la campagne. Ici, on voit beaucoup de choses importantes. Nous saluons la mesure car certains élèves toi n'avaient pas la note exigée pour l'internat. Cette catégorie d'élèves estime que cette mesure va leur faciliter le suivi des cours comparativement aux établissements internes qu'ils fréquentaient. Nous fréquentions les écoles externes au village, souvent on manquait de la nourriture. Nous avons apprécié la mesure du ministère de l'éducation qui nous autorise à fréquenter les écoles à régime d'internat pour nous qui n'avions pas eu la note exigée. Leurs parents apprécient également cette mesure. Des parents de la colline Nyangungu de la commune Mutaho souhaitent que leurs enfants soient accompagnés jusqu'à l'université. Nous demandons qu'après le poste fondamental, ils soient accompagnés à l'université en vue d'être comme des élèves issus d'autres ethnies. Le directeur de l'école sociale écossa de Gitéga met en œuvre les orientations du ministère de l'Éducation nationale. Jean Berkimas Nezaoriguwa précise que cette catégorie d'élèves batois étudie gratuitement. Nous avons euh, accueilli des enfants batois et pour le moment ils nous ont dit qu'ils sont exemptés du minerval. Nous n'avons pas demandé le minerval à ces enfants parce que le, le ministère de l'éducation nationale avait déjà dit que les enfants batois ne payaient pas les, les frais de scolarité. On les a accueillis, maintenant ils sont à l'interrénat comme tout le monde, ils sont en classe, on n'a pas de problème particulier avec ces enfants. Des informations en provenance de la direction provinciale de l'éducation à Guitéga font état de 926 élèves internes parmi lesquels 18 batois soit près de 2%. Vous n'avez pas isanganilo, vous ratez l'essentiel. À 13h08, dans le studio de la radio saint poursuivant poursuivons cette édition. Il est possible de se créer de l'emploi et de se, déve de se développer, affirme un jeune multiplicateur des semences sélectionnées. Jean-Claude Ngrunziza, la trentaine, habite la colline Bougiga, en commune Boukema de, de la province Rutana. Son portrait avec Onela Mucho. Arrivé à peu près à 5 km sur l'axe Bukemba-Kayoguru, c'est sur la colline Wugiga de la commune Bukemba, en province de Lutana. On aperçoit la pancarte sur laquelle est inscrit le multiplicateur des semences sélectionnées de haricots et de maïs. Jean-Claude Munziza ainsi que ses partenaires financiers. Celui-là, il a fait la huitième année secondaire et il est âgé de 35 ans. Il a commencé son travail en 2016 D'où il indique que ce n'a pas été facile au début suite au manque de hangars de stockage et de séchage. J'ai commencé par 3 hectares. Ce n'était pas facile au début parce qu'il n'y avait pas de hangars de stockage et de séchage ce qui a fait que les semences ne soient pas sélectionnées lorsqu'elles étaient analysées dans le laboratoire. Toutefois, il a persévéré ce qui lui a permis de passer de 3 à 15 hectares cultivés. Cela ne m'a pas découragé, j'ai dû continuer à cultiver. J'ai appris à me construire le hangar de stockage et de séchage. J'ai essayé et ça fonctionnait petit à petit jusqu'à arriver à 15 hectares. Par après, il a même obtenu le certificat de multiplicateur de semences sélectionnées, ce qui lui a permis d'être connu et sollicité pour les semences de haricots et maïs dans cette commune. Pour que je sois connu, c'est à travers mon travail et les bonnes semences que j'ai à ma disposition. Les agriculteurs transmettaient le message l'un après l'autre, disant que les semences sont sélectionnées. Après avoir obtenu le certificat, montrant que mes sémences sont bien sélectionnées, l'on essaie de partager l'information à travers les radios communautaires dans les églises et nous les vendons dans des endroits précis et on essaie de sensibiliser et utiliser des haut-parleurs pour interpeller les agriculteurs à utiliser ces sémences. Ce jeune homme âgé de 35 ans reconnaît que grâce à ce travail, il subvient aux besoins de sa famille et parvient à créer d'autres sous-projets. Je subviens facilement aux besoins familiaux. J'ai même acheté des vaches de race améliorée. Elles sont à quatre. Et ça nous aide à fertiliser le sol. À part ça, je donne du travail à 100 ouvriers par jour qui sont payés 3500 francs chacun. Toutefois, les défis ne manquent pas, comme les maladies qui attaquent souvent les plantes. Les défis majeurs, ce sont les maladies qui attaquent souvent les plantes et ça nous demande beaucoup de moyens. Ce travail demande de faire le suivi régulier. C'est de conseils de s'absenter que ce soit un ou deux jours, ça demande aussi d'avoir de l'espoir et du courage. L'important est de travailler et Dieu bénira à partir des efforts fournis. Son multiplicateur de semences sélectionnées, Jean-Claude Ngunundidza, conseille les jeunes à s'impliquer dans la création de leur emploi à partir des recherches et formations. Et je On est là. Vous voudrez bien nous excuser de ces erreurs de montage. Poursuivons cette édition. Plus de, 200, euh, plus de 250 millions d'Africains, soit 20% de la population, sont sous-alimentés. Parmi eux, 200, euh, 239 millions vivent en Afrique subsaharienne selon un rapport euh, du Fonds onusien pour l'alimentation et l'agriculture FAO. Dr Chimimba David Firi, coordinateur sous-régional de la FAO pour l'Afrique de l'Est et représentant également cette agence onusienne auprès de l'Union africaine et de la communauté est-africaine, fait savoir que la sécheresse multisaisonnière entraîne des niveaux élevés d'insécurité alimentaire aiguë. Dans la Corne de l'Afrique, il a dit la semaine dernière au cours d'une formation en reportage de crise pour les journalistes d'Afrique de l'Est qui s'est déroulée à Mombasa, au Kenya, les détails avec Evariste Nzikobanyan. Selon le rapport de la FAO, actuellement, la sécheresse multisaisonnière entraîne des niveaux élevés d'insécurité alimentaire aiguë dans la Corne de l'Afrique. 17,7 millions de personnes dans le sud de l'Ethiopie, au Kenya et en Somalie ayant besoin d'une aide alimentaire humanitaire d'urgence alors que les récoltes échouent, que les animaux meurent et que les populations sont déplacées à travers la région. Et dans ce chiffre, plus de 1,9 million de personnes font face à une urgence au Kenya et en Somalie, tandis que 121 040 personnes supplémentaires en Somalie font face à une catastrophe. Les niveaux d'insécurité alimentaire d'urgence et de catastrophe sont particulièrement préoccupants, car ils sont liés à des taux à de surmortalité. Les niveaux de malnutrition ont atteint un niveau record en juillet. Plus de 7,1 millions d'enfants souffraient de malnutrition aiguë en Éthiopie, au Kenya et en Somalie, dont environ 2 millions souffraient de malnutrition aiguë sévère. Selon Dr Timimba David Ferry, coordinateur sous-régional de la FAO pour l'Afrique de l'Est, représentant également cette agence onusienne auprès de l'Union africaine et de la communauté de l'Afrique de l'Est, a indiqué que pour faire face à la situation de sécheresse actuelle, la FAO a travaillé activement pour soutenir les ménages ruraux pendant cette urgence de sécheresse grâce à une combinaison de programmes de soutien en espèces et aux moyens de subsistance. Selon le rapport de la FAO, aujourd'hui, plus de 256 millions d'Africains, soit 20% de la population, sont sous-alimentés. Parmi eux, 239 millions vivent en Afrique subsaharienne. Malheureusement, la sous-région de l'Afrique orientale supporte la plus grande partie de ce fardeau. Radio Isanganiro, chronique sport. Place à la chronique sportive de ce lundi, être fonctionnaire de l'État et être désengagé dans les compétitions organisées par les fédérations sportives. Tels sont les critères pour participer dans le championnat interministériel. Laurent Zaimana, directeur des sports au sein du ministère et en le sport dans ses attributions, précise que ce championnat regroupe trois disciplines, à savoir le football, le basketball et le volleyball. Elle est avec Marie-Claire Kadzenedz. Être fonctionnaire de l'État, être désengagé dans les compétitions organisées par les fédérations sportives, tels sont les critères pour participer dans le championnat interministériel. Explication de Laurent Zeymana, directeur des sports au sein du ministère, ayant le sport dans ses attributions. Les critères, c'est simple. Il y a des critères qui ne sont pas trop rigoureux. Un, il faut être fonctionnaire de l'État ou des services affiliés ou connectés à chaque ministère. Ceux des services qui ont un lien direct avec le cabinet du ministre sont autorisés à prendre part à ce championnat. C'est pourquoi ça c'est un premier critère. Le deuxième critère c'est qu'il faut être désengagé des compétitions organisées par les fédérations respectives pour que les gens d'un même âge d'une même catégorie se disputent la, la, la compétition. Actuellement c'est deux ans révolus qui sont exigés pour les gens sans compétition au sein des fédérations pour les anciens joueurs sont euh, Requis pour éligible et participer à ce championnat interministerial. Il ajoute que le football, basketball et volleyball sont les disciplines qui se disputent dans son championnat. Les disciplines qui font au de ce championnat ce sont le football, le volleyball et le basketball. Il n'y a pas de catégorie d'âmes. C'est combiné. Les, les dames qui sont en mesure de jouer aux côtés des hommes donc, sont les bienvenues, mais on n'est pas encore en mesure d'avoir dans une interministérielle côté féminin. Ce directeur des sports au sein du ministère Ayant le sport dans ses attributions affirme que ce championnat interministériel regroupe 15 ministères, membres du gouvernement du Burundi. Le championnat interministériel est euh, euh euh, comme tous les autres championnats. Et effectivement, Selon le nombre de participants, on en a 15, 15 ministères. Et chaque année, les 15 ministères se rencontrent en compétition. Dans la prochaine chronique sportive, Laurent Zimaana expliquera le sort des équipes classées premières dans ce championnat interministériel. Marie-Claire Cazeneza, point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi tout de suite la revue de la presse régionale. Actualité régionale Bonjour ou bonsoir, bienvenue à cette revue de presse régionale. Processus électoral en RD Congo. Antonio Guterres, préoccupé par l'absence de consensus entre les acteurs politiques, il recommande la publication du calendrier électoral, écrit le journal Actualité.cd Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, s'est exprimé devant le Conseil de sécurité sur la situation en RDC. Sur le plan politique, il est revenu sur le processus électoral. Selon le même journal, Guterres a salué les mesures prises par le gouvernement, le Parlement et la Commission électorale nationale indépendante pour jeter les bases essentielles à la tenue d'élections en 2023, conformément à l'échéance prévue dans la Constitution. Il est revenu en particulier sur un des points qui cristallisent les débats politiques, Le calendrier électoral. Il serait particulièrement important que la commission électorale communique en temps utile son calendrier électoral et son budget général pour que les partenaires puissent planifier leur soutien au processus électoral. À ce propos, la CENI a promis de publier son calendrier avant la fin de l'année. En... Les Ougandais obtiendront des chirurgies gratuites et de membres, titre le journal Day Monitor. L'association indienne d'Ouganda et le Rotary Club ont lancé une campagne pour financer des chirurgies des membres en Ouganda afin de soutenir les pauvres qui n'ont pas les moyens de payer une telle opération. La fondation Mamta et Soudan Angravar se concentrent d'abord sur ceux qui ont des membres artificiels. Selon le même journal, un membre artificiel est porté par ceux qui ont subi une amputation et ceux qui sont nés avec des membres absents ou déficients. Rao Mohan, le président de l'association, a déclaré qu'ils avaient décidé de travailler avec les agents de santé ougandais sur ce projet alors qu'ils transféraient leurs compétences aux médecins locaux. L'ancien gouverneur de district, M. John Magazine Damira, a déclaré que le projet appelle le Rotary Club à commencer à engager les communautés pour identifier les personnes qui ont besoin des membres afin qu'elles puissent prendre et documenter les mesures. Monsieur Angraval, Madou Soudan, du projet, a déclaré qu'ils avaient commencé par des chirurgies cardiaques et chercher maintenant à soutenir les chirurgies des membres afin que les gens puissent vivre une vie heureuse. Le président tanzanien apporte des changements mineurs au cabinet, réintègre Kairuki et destitue Mula, Mula écrit le journal Mwana Inchi. Le président tanzanien Samia Sandsulu a apporté des modifications mineures en son cabinet et en transférant deux, en supprimant une et en renvoyant Angela Kairuki au Parlement et en la nommant ministre. Le changement a été annoncé le soir de ce dimanche 2 octobre 2022 par Zuhuru Yunus, directeur des communications présidentielles à la State House tanzanienne. Dans ce changement, le président Samia a nommé Kairuki député au Parlement tanzanien, puis l'a nommé ministre d'État, bureau du président de l'administration générale et des collectivités locales, Tami Semi. Kairuki remplace Innocent Bachungwa. Il revient au Parlement et au cabinet après avoir échoué dans le processus de nomination par Chama Tchama Pinouzi, CCM, pour être le Parlement de Seyme Marilibi, région du Kilimanjalo. Kairuki né le 10 septembre 1976, a été député pour des sièges spéciaux de 2010 à 2020 lorsqu'il a contesté l'État et a échoué. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à cette revue de presse régionale. Elle vous a été présentée par... Vestine Boutouille en collaboration avec... Léon Sebittario. Très bonne suite des programmes sur Isanganilo. Actualité régionale.